Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, c'est le cours 16 dans les méfaits de la démocratie. Et le titre du livre, c'est al adilatul Al-Adilat les les kashfis talbisat al-Hizbiyah ». Et euh, on est dans le livre du cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Euh, yani, on est en train d'expliquer maintenant les, la réfutation des points précis euh, ou les arguments spécifiques sur lesquels les gens de Hizbiyah se basent pour essayer de justifier et de défendre la démocratie. Et parmi les arguments qu'ils utilisent, c'est l'argument de la Shura. Ils prétendent que la Shura, ça, ça, correspond à la démocratie. Et, la euh, Shura, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est la consultation. Et il y a plusieurs versets dans le Coran qui nous incitent à nous consulter entre nous, entre les croyants. Mais, bien entendu, euh, la, la compréhension de ces versets-là, tels qu'ils ont été Interprétée par les imams de l'islam depuis des siècles, depuis les premiers siècles de l'islam jusqu'à aujourd'hui, on trouve que c'est une euh, compréhension et une interprétation claire qui correspond aux principes et aux règles de l'islam, tandis que euh, certains parmi les groupes déviés aujourd'hui essaient d'utiliser euh, ce principe-là ou ces règles-là qui ont rapport avec Ashura, puis de dire que ça correspond à la démocratie. Bon, on a montré déjà la semaine passée que tout ça c'est faux mais on va continuer à donner d'autres explications, puis d'autres ex explica interprétations des savants euh, de Taftir qui montrent que cette interprétation-là est fausse, c'est-à-dire l'interprétation de ces groupes-là. Mais avant, de, avant de, de commencer à expliquer ça tout de suite, j'aimerais juste faire un petit rappel sur un sujet qui est relié à ça, mais qui est plus général. Et euh, ce, ce, ce sujet-là, c'est quoi c'est en fait le fait qu'à l'époque actuelle, il y a beaucoup de fitan, il y a beaucoup de désordre, de tribulations, d'épreuves, de, de, de difficultés pour les croyants. Et donc, il faut en fait à l'époque actuelle avoir un cœur très ferme. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment demander à Allah la fermeté pour nous aider à rester sur, cette, sur ce manhaj et sur la vérité. Quand on regarde par exemple les ulama de l'islam, <coughs> comment ils prennent de leur temps et de l'énergie pour répondre et réfuter les groupes d'égarement, de, les groupes de put'a, et euh, ils prennent de leur temps pour écouter ce que ces gens-là disent, pour lire ce qu'ils écrivent dans leurs livres, hein, euh, pour essayer de voir leurs erreurs et de les, de les clarifier, de les réfuter et de montrer leur, leur contradiction au texte et aux principes de l'islam. Donc tout ça, ça demande une patience incroyable, ça, commande, ça demande euh, une, un, un savoir énorme, ça demande euh, une, une fermeté et un cœur que Allah a raffermé sur la foi, euh, ça demande yani, d'être éclairé et illuminé par la guidance et la lumière qui vient d'Allah Et qui vient de, de, ses, de sa révélation. Donc, tout ça, c'est des choses très, très importantes. Et, euh, donc, il faut, euh, yanni, demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter, justement, euh, sa grâce sur ses ulama. Et aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermer le cœur pour nous garder toujours droit, toujours ferme sur la vérité, euh, et sincère aussi envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et, euh, Il faut qu'on ait la sincérité et l'intention de vraiment vouloir savoir et connaître la réalité et la vérité dans le but de la suite. Si on a ça, Inch'Allah, on va arriver à la conclusion et à la vérité. Et donc, il faut faire preuve de fermeté à ce sujet-là. C'était juste un rappel que je voulais vous dire euh, euh, là-dessus et en particulier à notre époque actuelle. Parce que les moyens de communication et les moyens de transmission des, des informations sont devenus tellement nombreux et il y a tellement de, de contradictions qui sont circulées partout et si les gens n'ont pas de base ferme et solide, eh ben c'est comme ils se laissent facilement emporter par le courant. Donc il faut vraiment euh, s'établir des bases, des points repères. Hein? Et s'accrocher à ces principes-là, au Coran et à la Sunna et aux bases de, des, du de manhage des salas, fermement et mort dedans, comme avec mon molin, comme le Prophète sallam a dit. Hein? Que peu importe qu'est-ce qui, qu qui, bouge autour de toi, qu'est-ce qui change autour de toi, toi tu restes ferme, tu t'accroches à ça, et comme le Prophète sallam a dit dans le hadith, <coughs> et s'il n'y a plus de jama'a et qu'il n'y a plus d'imam, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, le Prophète sallallahu alayhi a répondu à ça en disant Tu, tu morts après, tu restes accroché à ça comme si tu mords après un tronc d'arbre ou après la base d'un arbre, euh, euh, et on dit Jusqu'à ce que la mort vienne, hein, et que tu es comme ça. Donc, ça veut dire que c'est pour nous faire comprendre qu'on doit s'accrocher à cette vérité-là Quran, Sunnah, hein, et le Manhaj. Et ne jamais rien laisser nous en détourner. Donc, euh, ayant dit ça, maintenant on va commencer tout de suite avec les paroles de l'imam al-Sa'adi, le Cheikh al-Sa'adi, qui explique le verset qui dit وَأَمْرُهُمْ, وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ Et ils euh, il, euh, décident de leurs affaires par consultation entre eux. Le Cheikh, il dit وأمرهم الدين والدنيوي شورى بينهم أي لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر, في أمر من الأمور المشتركة بينهم وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم فمن كان عقولهم فمن كمال عقولهم en hun, izah araadu amra men al omor, lati tachetu i la armali fikri, wara i fija, watashawaru, wabachatu fija, ha ta izah tabayenat wabadaruha. Donc, le il dit ici que, euh, e de la dunya, les par consultation entre eux qu'il n'y en a pas un qui impose son opinion sur les autres dans une, une chose quelconque parmi les affaires qu'ils ont en commun entre eux. Et euh, ça, ça découle de quoi Ça découle du fait qu'ils sont réunis et qu'ils sont qu'ils ont euh, de l'affection et de l'amour entre eux et qu'ils s'aiment, qu'ils qu ont de l'affection et de l'amour. Euh, qu'ils s'aiment les uns les autres et c est, c est, ça découle de ça cette Shura elle doit découler de cette réalité-là du fait qu'on est ensemble on a de l'affection les uns pour les autres on s'aime les uns les autres et on veut le bien les uns pour les autres et c'est pour ça qu'on fait la consulte, qu'on qu qu règle nos affaires par consultation euh, et à cause aussi du fait que leur, euh, leur raison Euh, yeah, ils utilisent leur raison et leur, euh, leur bon sens dans le but d'arriver à euh, comprendre et à régler leurs affaires quand ils veulent faire quelque chose qui nécessite de leur part de faire euh, travailler leurs réflexions et, leur, et d'utiliser leur, euh, leurs opinions et leurs points de vue, ils se réunissent ensemble et ils, euh, yeah, ils se consultent les uns les autres et ils recherchent dans la question qu'ils ont à chercher pour arriver à euh, trouver la, la réponse et la conclusion qui va euh, clarifier où est le, le, le bienfait le plus grand et où est la, le plus grand bienfait pour eux. Une fois qu'ils l'ont trouvé, ils vont se précipiter vers elle vers, vers, ou bien vers, vers lui, vers ce bienfait-là, et ils vont euh, se, se, se dépêcher à le prendre, ce bienfait. Donc ça, c'est l'explication. Euh, qui est rapporté ou euh, qui est ramené par le Cheikh al-Sa'di au sujet de qu'est-ce qui doit nous motiver à faire ashura et dans quel et de quelle façon Dans quel sujet et de quelle façon Le Cheikh il donne un commentaire maintenant au sujet de, ce, de cette parole de l'imam al-Sa'di. Il dit فهل قضية تولي الحكم والسلطة يشترك فيها العالم والجاهل والعمي والرجل والعمي يعني والرجل والمرأة والمؤمن والكافر والتقي والفاسق والكبير والصغير إلى آخره هذا لا يقوله جاهل فضلا عن من عنده مثكة من علم فظهر قتل استدلال دعات الانتخابات بأنهم كالشورى le système électoral dit premièrement méditons sur la partie, verset, euh, de, la partie de la parole de Cheikh Al sadi où il dit qu'ils se consultent dans une chose sur laquelle ils ont quelque chose en commun Le cheikh dit est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que la question du, du, du pouvoir et du fait que quelqu'un euh, yani, prenne en charge la Le, le pouvoir de l'État, est-ce que ça c'est quelque chose sur dans lequel dans, on doit avoir quelque chose en commun C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose en commun entre le savant et l'ignorant là-dedans Ou entre la personne qui est une personne ordinaire qui n'a pas de connaissance de ces sujets-là Est-ce que tu les mets à égalité Donc, qui a trait à choisir le, celui qui va être ton dirigeant Est-ce que tu vas aussi mettre à égalité ou dire qu'il y a quelque chose en commun là-dedans entre l'homme et la femme et que les deux sont à égalité et leurs jugements sont pareils à dedans ou bien le croyant et le non-croyant, ou le pieux et l'homme qui est pécheur et qui aime le péché et la désobéissance, euh, ou bien la personne qui est âgée, plus âgée et la personne qui est très petit, petite, enfant ou jeune. Est-ce que tu vas mettre toutes ces choses-là ensemble et tu vas dire ils ont tous les mêmes points en commun Donc l'échelle me dit, personne peut dire ça hij zegt dat hij niet cette wat hij zegt. Hij zegt dat hij niet weet wat hij zegt. Hij zegt dat hein donc imaginez un savant zegt. Hij zegt dat hij niet weet wat hij zegt. Hij zegt dat hij niet weet wat hij zegt. Hij zegt dat hij niet weet wat hij zegt. Hij zegt dat hij niet qui wat hij zegt. Hij zegt dat hij cest weet wat C'est un argument qui est totalement faux. C'est une comparaison qui est totalement fausse parce que le système des élections, il, il met à égalité tous ces éléments-là qui sont différents et qui s'opposent. Et même que ici, par exemple, il y a, comme le chef va donner comme exemple tout à l'heure, ici même au Canada et ailleurs peut-être dans d'autres pays, même les prisonniers ont le droit de voter. Donc ça dit même des citoyens qui sont euh, criminels qui sont des rejets de la société ou qui ont fait des, des choses atroces, pour, du mal à la société et du mal aux gens, eux aussi ils ont le droit même de dire leur point de vue, et quand ils vont voter, leur voix a, le même, a la même valeur qu'un honnête citoyen et que quelqu'un qui a euh, toujours été euh, juste et honnête dans ses actions et dans ses, euh, sa façon d'agir, dans, dans ses paroles et ainsi de suite. Et le, le savant, il n'y a rien. Ça, on en a parlé déjà dans une cour passée, mais c'est juste pour faire ramener ce point-là, pour faire comprendre. Et le croyant et le non-croyant, la même chose. Okay. Okay. Ensuite, le sheikh, dit, « Et il dit, et il dit, et il dit, et ce n'est pas pour faire un point de حقا في المصارعات الانتخابية أم على العكس من ذلك من حصول الحق والغل والتفرق والتأكل والتحاسد وما أشبه ذلك مما نهي عنه شرعا وقد استوفينا الكلام عن على هذا في المفاسد الثانية من من مفاسد الانتخابات فأين الانتخابات التي هذا شأنها من الشورى التي كلها خير وصلاح للفرض وللمجتمع le cheikh regardons maintenant la deuxième l'autre exemple que le cheikh al-saadi mentionne dans son explication il dit que cette shura elle découle du fait qu'ils sont réunis ensemble ils ne sont pas divisés ils sont tous unis et qu'ils s'aiment entre eux et qu'ils ont de l'affection entre eux Donc, Est-ce qu'on on voit cette description-là dans les, dans les euh, campagnes électorales, quand on regarde les couffards et quand on regarde même les musulmans Est-ce que c'est cet amour-là et cette, cette unité-là qu'on retrouve chez les, chez les, dans les élections Juste dernièrement il y a eu des élections américaines et puis tu voyais les, un parti qui euh, critiquait l'autre parti et, et ils essayaient toujours de trouver les fautes dans l'autre et des insultes et des accusations graves même parfois. Et puis, justement, dernièrement, quand il y en a eu un qui a gagné dernièrement, le parti qui a perdu, quand ils ont mentionné le nom de, de celui qui avait gagné, la foule a commencé à huer euh, lors, lors, lors lorsqu'on a prononcé son nom. Donc, c'est pour dire euh, que c'est ce qu'il n'y a pas d'amour entre, entre ces deux groupes-là, et un, entre les républicains et les euh, démocrates, par exemple, aux États-Unis, On voit que clairement, dans les campagnes électorales, il n'y a pas du tout d'amour entre eux. Et euh, malgré tout, ça m'a permis de voir qu'après l'élection, il ils ont fait parler quelques personnes. Puis, il y a une républicaine qui disait, par exemple, Ah mais bon, euh, celui qui a gagné, c'est lui maintenant mon chef d'État, mon président, et je vais le supporter parce qu'il est mon, mon dirigeant. Et, et malgré que pendant la campagne, ils sont en train de l'insulter, puis de dire toutes sortes de bêtises à son sujet. Et donc ça montre que euh, le chef, il dit, donc qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve le contraire de ce que le chef décrit dans les campagnes électorales. On retrouve quoi On retrouve la, la, la, la haine, la rancœur, euh, la rancune, la division, euh, la jalousie. Hein, la, la jalousie, et qu'ils euh, et se mangent les uns les autres, donc c'est ça ce qu'on retrouve. Déjà on a eu une élection euh, ici au Canada, avant dernièrement, après il y a eu celle des états unis et là ils se préparent maintenant encore pour faire une autre provinciale, une autre élection, niveau provincial, donc c'est pour vous montrer à quel point ça finit plus ces, ces histoires, et comment ils gaspillent l'argent des gens encore une fois. Bon. Le chef, il dit, toutes ces choses-là qu'on a mentionnées, la jalousie, la, la division, la, tout ça, c'est des choses interdites par la charia. On en a parlé déjà, tout ça, c'est interdit par l'islam, entre les musulmans. Et euh, on en a parlé de ça en détail dans le deuxième point euh, qu'on a parlé parmi les faits de la démocratie. Et justement, en passant, en parlant des méfaits, de la démocratie, on a choisi, j'ai choisi de, de, de, de, de donner ce titre-là à ce cours, les méfaits de la démocratie. Puis, dernièrement, j'ai trouvé une, une citation d'un un penseur, d'un philosophe, ou je sais pas qui. En tout cas, quelqu'un qui a dit, qui aurait dit supposément que les méfaits de la démocratie se, euh, sont, sont tous, euh, peuvent tous être euh, réglés par plus de démocratie, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça ce qu'il disait. Là, il y en a qui disaient les méfaits de la démocratie peuvent toutes être réglés ou gérés par plus de démocratie. Hein et, et donc ça c'est pour essayer de dire que bon, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a de l'injustice ou qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes dans la démocratie, mais ça peut être réglé si on applique plus de démocratie. Et, et c'est évident que cette parole-là et cette idée-là, elle est contraire à la vérité. Puisque, derrière, si quelque chose est injuste et quelque chose est faux, d'en rajouter, ça ne va faire qu'augmenter l'injustice et, et augmenter la fausseté qui est dans cette idée-là. D'accord? Ouais, ben, c est, c est tout, le communisme, il l'interprète, il l'interprète comme une autre forme de démocratie, en fait. Parce que, il, ouais, ils interprètent la, le, le communisme comme une forme de, les, les communistes interprètent le communisme comme une forme de démocratie. Parce qu'en fait, ils disent que c'est, euh, eux aussi, ils se passent sur l'idée que c'est la volonté du peuple, hein, la volonté du prolétariat, puis c'est que c'est un parti unique, c'est ça la différence. Hein. Bon, oui <coughs> c'est ça. Donc, euh, en tout cas, donc le euh, Donc, on a expliqué ça en détail dans les méfaits de numéro, dans le deuxième point. Donc, comment on peut comparer ça? avec l'Islam et la Shura Comment on peut comparer qu ce qui se passe dans les élections avec la Shura Il n'y a pas de comparaison, parce que la shura, dans la Shura il n'y a que le bien pour la société et pour les individus, donc il n'y a pas de quoi. C'est la consultation. La Shura c'est quoi C'est quand il y a un problème ou une question ou un sujet sur lequel euh, on a besoin de, disons, trouver une solution sur quelque chose. Donc le dirigeant, il va réunir certaines personnes qui ont des connaissances et qui ont des, des expériences dans un domaine en particulier, puis ils vont tous s'asseoir entre eux pour essayer d'arriver à trouver une solution, la meilleure solution à un problème quelconque, hein, dans des affaires qui n'ont pas rapport directement à des choses qui sont clarifiées par les textes, hein, des choses qui sont comme par exemple, supposons que… Ils veulent par exemple, je sais pas moi, comment je pourrais donner comme exemple, ou une centrale hydroélectrique par exemple, ou bien un projet économique ou quelque chose. Là, ils vous disent, bon, comment on va faire pour régler ce, cette chose-là, puis c'est quoi les meilleures manières de le faire, puis c'est quoi la meilleure solution à prendre pour le faire. Donc là, ils vont s'asseoir, c'est pas tout le monde qui vont venir pour voter, non, c'est les gens qui sont aptes à le faire, qui ont la connaissance nécessaire, l'expérience nécessaire. Ils vont venir, puis ils vont s'asseoir entre eux, discuter et euh, essayer de trouver la meilleure solution. C'est ce qui se passe en Arabie Saoudite. Il y a un conseil de Shura, mais du Shura et tout. Et puis c'est ce qui se passe dans d'autres pays également. Ben bien sûr que c'est le principe islamique, c'est-à-dire de consultation entre les musulmans. Ou bien sinon, par exemple, s'il si, euh, y a des questions de gain, par exemple, je te donne aux États-Unis, tout le monde vote, d'accord Mais quand c'est que, question de parler d'un affaire de la guerre, quel pays va attaquer, quand est-ce qu'il va attaquer, ou comment, est-ce que tu penses qu'ils vont demander à chaque individu pour faire un vote, est-ce qu'on attaque l'Irak ou non La preuve, il y a eu plein de démonstrations puis ils l'ont pas fait. Ils s'assoient au Pentagone puis c'est les chefs militaires puis le chef d'État qui s'assoit avec eux puis c'est uniquement les gens qui sont très haut gradés puis qui ont connaissance. Ouais, il y en a qui de l'argent, en a pour d'autres raisons. Mais c'est-à-dire, ils connaissent les questions politiques et les, les questions qui sont. Hein, donc, euh, c'est souvent des, des gens qui sont dans les questions qui sont dans le gouvernement de génération en génération. Ils, ils connaissent comment ça marche les questions d'État et les questions militaires, ces choses-là. Donc, ils vont donner leur conseil et leur point de vue et tout. Ils vont pas prendre l'opinion la, la, la, de ni euh, de n'importe qui qui est assis sur le trottoir dans la rue. Pour savoir, est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça ou est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça hein Et quand ils font des, gros, des grosses euh, réunions pour savoir qu'est-ce qui se passe pour les projets économiques ou des trucs de ce genre, ils, a, ils font les, les G8 là. Ils invitent des chefs d'État puis des, des gens des grosses compagnies, des gens qui pompent, puis ils les ensemble, puis là ils essaient de trouver des, soi disant des solutions, mais ils demandent pas à toute la population, malgré qu'ils se démocrate. hein Donc c'est pour dire que même eux ça, ils le font eux aussi, et critiquent les musulmans parce que nous on n'accepte pas la démocratie. Hein. Donc euh, c'est la contradiction que ces gens-là, euh, ils critiquent quelque chose alors qu'ils font eux-mêmes la même chose. Ils critiquent les musulmans parce qu'on n'est pas d'accord avec la démocratie, alors que eux ils font la même chose que nous, qui nous critiquent. La seule différence c'est quoi Ils font des élections, mais après qu'ils ont réussi à voter pour quelqu'un, ils font qu'est-ce qu'ils veulent alors, Alors, c'est quoi le, le pouvoir du peuple Dans ce cas-là, il est où hein Donc, dans l'islam, nous, on ne joue pas à ce jeu-là. On dit que le pouvoir n'appartient pas, pas au peuple. Hein et puis la décision ne se fait pas par n'importe qui dans le peuple non plus. C'est ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont aptes à le faire. Ah, ah, ça aussi. Exactement, ça on attend. Est... Ça, on en a parlé de ça aussi. Celui qui prend, qui demande la responsabilité, puis qu'on lui donne, Allah va pas l'aider, il va pas le supporter. Parce que c'est lui qui l'a recherché. Tandis que celui qui, à qui on lui donne la responsabilité, mais qu'il, qui l'a, qui l'a pas demandé, qu'il l'a pas cherché du tout, et qu'on lui donne la responsabilité, et qu'il la prend malgré lui, celui-là, non seulement, euh, il va, il va, il va être aidé par les gens, mais Allah va l'aider, en plus de ça, va le supporter à être capable justement de, de remplir ses responsabilités, puis de le faire le, le mieux possible. Donc ça c'est mieux hein, que quelqu'un qui vient et qui demande, euh, euh, mets-moi au pouvoir, ou fais que je sois un dirigeant, ou quelque chose comme ça, comme dans les élections, c'est ce qui se passe, quelqu'un qui se vient, qui se présente, qui dit c'est moi le meilleur, c'est moi qui est le ci, qui est ça, votez pour moi. كمونه ديكي سادجه. او الشيخ دي وتامل كذلك قوله تأمل كذلك قوله حتى اذا تبينت لهم المصلحه انتهزوها وبادروها لشيخ شيخ إن هذه المصلحه التي ترتبت على الشوره يشترك فيها جميع افراد المجتمع فالمصلحه تعم الجميع وثمرتها على الكل بعكس النظام الانتخابي وما هو حاصل فيه فإن كل حزب فيه يود أن يحصل المصلحه بفرده دون النظر إلى غيره من الأحزاب الأخرى بل حتى في نطاق الحزب الواحد تجد أن كل فرد من أفراده يحرص على أخذها أولا دون النظر إلى أفراد حزبه فضلا عن غيرهم فأين القياس والتشابه إذن <tout> Donc le Cheikh, il dit, et, et observez également l'autre partie de la citation du Cheikh euh, euh, euh, euh, euh, Al-Sa'adi, lorsqu'il dit, <coughs> et lorsqu'ils ont, ils ont vu clairement où était le bienfait, ils sautent dessus, hein, et ils euh, se précipitent pour euh, le, le prendre et l'appliquer pour tout le monde. Donc ça c'est dans le but d'amener le plus de bien pour la population, pour les individus, et ainsi de suite. Le chéri, il dit, où est-ce qu'il est ce bien Il dit, quand on regarde, par exemple, le bienfait dans la charia, il, il faut que ce soit pour tout le monde, il faut que ce soit pour les, la, la société en entier, et que ce bienfait-là ait un effet sur tout le monde. Tandis que c'est le contraire dans le système démocratique, parce que, qu'est-ce qu'on remarque c'est que chaque parti essaie de ramener le bienfait pour son parti à lui, hein, euh, sans prendre en considération les autres partis, et c'est pour ça justement qu'ils essaient toujours d'avoir la majorité hein, dans le Parlement, pour, le, pour avoir le plus de sièges possibles, pour avoir la majorité, pour être capable de prendre des décisions, même si les autres partis ne sont pas d'accord, les autres partis ne pourront rien faire parce que c'est eux qui ont la majorité, donc automatiquement ils vont toujours avoir leurs positions qui vont passer devant, mais euh, bien entendu il arrive parfois que, même si par exemple il va avoir un vote et qu'un parti a la majorité, il se peut parfois que certains membres d'un même parti ne soient pas tous d'accord pour un projet, et donc dans ce cas-là peut-être qu'ils n'auront pas la majorité dans le vote, mais bon, ça, ça arrive rarement, Quand même, euh, et qu'est-ce qu'il dit le chef C'est ça qu'on remarque, c'est que chaque parti essaie de ramener un bienfait pour lui-même seulement, et non seulement euh, par rapport aux autres partis, mais à l'intérieur d'un seul et même parti, tu vois que chaque individu qui compose ce parti-là, essaie de ramener l'intérêt le plus possible vers son côté, par rapport aux autres euh, membres de son, par son parti. Surtout par exemple, quand il y a des élections à l'intérieur du parti, pour savoir qui va être le chef du parti. Et là, vous avez vu ça, euh, dernièrement, dans les, aux États-Unis, entre Bill Clinton, et, euh, Hillary Clinton et Obama, c'était comme si c'était des élections, là. Puis, puis, euh, y a, tu voyais, la, la partisanerie était forte. Exactement. On se demandait, on se demandait même s'il n'allait pas avoir euh, euh, euh, deux partis démocrates qui allaient, <rire> et deux partis démocrates qui allaient se, se créer, il y en a à cause de ça donc après ils sont devenus soi-disant ils sont ils ont tous pris pour un puis après ils sont partis comme devant exactement donc c'est toujours comme ça tu vois et ça c'est des gens qui disent un seul un seul euh, pas un seul parti un seul truc je sais pas quoi donc où est-ce qu'il est la comparaison avec la démocratie et avec le, le la comparaison avec Ashura là-dedans إن أوكلكم فهذون أفردا وسكت شيخ الزيد والأية <سؤال> <تصفيق> الثانية <سؤال> وشاورهم في الأمر <سؤال> <سؤال> قال أبو جعفر قال أبو جعفر الطبري رحمه <أه> الله أما أمه فإنهم إذا تشاوروا مستنين بفعله صلى الله عليه وسلم في ذلك على تصادق وتأخ للحق en de chef van de mensen die het waard hebben, omdat ze geen mail in de hawa, omdat ze geen zin in de zin in de in de zin Euh, Abu Jafar al-Tabari, des mamans al tabari il dit dans son tafsir, euh, en ce qui concerne sa oumma, la oumma du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, euh, lorsqu'ils font une consultation entre eux, en se basant sur son exemple, l'exemple du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le font avec euh, une amitié entre eux et fraternité, et euh, ils, se basent, ils se mettent en ensemble dans cet esprit de fraternité-là en se basant sur la vérité, c'est-à-dire dans le but d'arriver à la vérité. Leur fraternité est basée sur la vérité. C'est-à-dire que nous, on doit être des frères entre nous. Mais on doit être des frères entre nous dans la vérité. Parce que si il y a un, une fausseté qui vient entre nous, il ne faut, faut, faut pas qu'on qu soit euh, en train de se dire, bon, euh, on va se mettre d'accord là-dessus, malgré que c'est faux. Parce qu'on est des frères. Si on fait ça, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment des, des frères. La, notre fraternité, en tant que musulmans, parce qu'on est des musulmans, parce qu'on est, on croit qu'on à la Sunna et on suit cette vérité-là, il faut qu'on soit, qu'on ait cette fraternité qui est entre nous. Il faut qu'elle qu soit basée sur la vérité. Pas sur le mensonge, pas sur la fausseté, pas sur quelque chose qui est contraire à, à l'islam ou à, contraire à la vérité. Donc, <coughs> Ça, c'est ce que le chef explique. Et donc, quand on fait notre consultation entre nous, c'est parce que nous tous, on veut le bien. Et on veut la vérité. Et on veut atteindre ce qui est le meilleur. <coughs> sans pencher vers la passion. Et suivre notre passion. Et sans se dévier de la guidance que Allah SWT nous a donnée. Et Allah, SWT, <coughs> quand on agit de cette façon-là, الله سبحانه وتعالى ان يزدني في الصبر ها ويمنن لي الشيخ الذي قلت وهذا حال الشورى في الاسلام تكون مبنيه على التصادق وعلى التاخر للحق وهو تحريه والبحث عنه وهذا بخلاف حال الانتخابات فانها مبنيه على الكذب dus de scheïch dit, voilà l'état ou la situation qui se passe dans la shura dans l'islam. C'est qu'elle est basée sur le fait qu'on est sincère et on est véridique les uns vers les autres et qu'on se base dans notre fraternité sur la vérité, et c'est-à-dire qu'on essaie de faire tout l'effort qu'on peut pour arriver à la vérité et pour rechercher cette vérité-là. Contrairement à l'état ou à la situation qu'on voit dans les élections, parce qu'elles elles sont basées sur le mensonge, la tricherie, la, la, la, la, la, la, la falsification des, des faits, Et le, également, elles sont basées sur le fait que tu ne cherches pas à trouver la vérité et à arriver à la vérité, parce que c'est basé uniquement sur la majorité et sur la, démo, sur la démagogie. Euh, C'était quoi quand, quand euh, tu as une politique qui est basée sur le fait de vouloir plaire à la population ou aux gens. Donc quand tu leur parles, tu leur dis ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils votent pour toi. C'est ça la démagogie. En réalité, c'est comme si c'est pas toi qui les contrôles ou qui les dirige. C'est toi qui es au pouvoir, mais c'est pas toi qui les dirige. Parce que pour les diriger, tu es obligé de leur dire ce qu'ils qu veulent entendre, eux. Et si toi, tu prends une position qui est contraire à ce qu'ils aiment, eux, ils vont se mettre contre toi et tu n'auras pas de pouvoir sur eux. Donc c'est ça la démagogie, d'accord Et donc euh, l'attitude, c'est souvent le cas maintenant, et ça en particulier durant les élections, la, le, le président ou le, le, le candidat, il va tout faire pour plaire aux gens, et même il va leur dire des choses contradictoires, il va aller voir un groupe, il va leur promettre plein de choses. Et ah, il va aller voir un autre groupe qui est opposé au premier, et il va leur promettre les mêmes choses ou bien d'autres choses qui vont en contradiction avec ce qu'ils ont promis au premier groupe. Et euh, donc c'est pour ça que tu vois toutes sortes de contradictions, comme par exemple tu vois aujourd'hui, ça me fait rire, euh, cette attitude-là de la part des, des islamistes musulmans comme les irouanes et les gens de ces tendances-là, ils disent par exemple un comportement de flatterie à l'égard du peuple et de préjugés afin d'augmenter sa popularité. C'est exactement ça. <rire> non, ça. Donc, euh, c'est pour te dire. Quand, quand, euh, quand tu vois, par exemple, ils disent, ils font des, des, ils font des, des documents, les, parti, les groupes islamistes ici, là, qui appellent les musulmans à participer au vote. Ils font des petits, des petits documents avec les descriptions des différents partis, puis font un, ils vont faire par exemple un tableau avec les différentes questions qui sont soi-disant importantes pour les musulmans, puis la position de chaque partie vis-à-vis -vis de ces positions-là, puis là ils vont dire par exemple question palestinienne, ils vont dire euh, telle partie, ouais ils sont corrects et tout, euh, question d'immigration, ouais ça eux ils sont corrects et ainsi de suite, puis euh, vous voyez par exemple la question de la Palestine. Eh ben. <coughs> Ils marque toujours à ah, ce parti-là où oui, il faut voter pour lui parce qu'ils sont, euh, par exemple, pas en faveur de, de l'État d'Israël ou bien ils sont pro-israéliens ou anti ou je ne sais pas quoi, et ils basent là-dessus. Alors qu'en réalité, c'est faux. Ces -là, tous ces partis-là, tous ces groupes-là, ils sont avec, autant avec les juifs qu'avec les musulmans qu'avec les hindous qu'avec les bouddhistes, qu'avec les n'importe qui. En temps qu'ils vont avoir ton vote, c'est ça l'important pour eux. Ils ne peuvent pas dire on est contre vous ou pour vous. C'est ça le, le malheur dans euh, cette euh, dans ce système, c'est que quelqu'un peut pas prendre une position claire pour avoir des votes. Il est obligé d'être ambigu et d'être euh, à gauche à droite. Sinon, il y a des partis extrémistes, hein. Mais ces partis-là sont toujours minoritaires. Ils n'ont jamais d'influence et d'impact sur la société. Euh, où en étais-je Donc, le chef il dit. Que la démocratie, c'est ça. Et puis, tu vois, les gens, même, ils le savent. Les gens, ils te le disent tout le temps. Oh, la, la politique, c'est l'hypocrisie, c'est le ci, c'est le ça, c'est ci, c'est ça. Ils parlent de quoi? Ils parlent en particulier de la démocratie, parce que c'est ce système-là qui amène toute cette hypocrisie-là, et tous ces mensonges-là. Parce que, en fait, t'as pas le choix d'être hypocrite pour être dans la démocratie. T'as pas le choix d'avoir plusieurs visages en étant dans la démocratie, parce qu'il faut que tu plaises à tout le monde en même temps, pour avoir leur vote, t'es obligé d'être malhonnête, t'es obligé d'être hypocrite, puis de montrer que t'es correct, hein, puis de donner une image, et c'est ça le but. Et donc il y en a beaucoup maintenant là qui ont voté pour euh, le nouveau Président des États-Unis juste à cause de sa couleur, ou juste à cause de son éloquence, hein. et ça c'est très trompeur, si quelqu'un se base juste sur l'éloquence de quelqu'un ou son charisme pour euh, voter sur quelqu'un. Ils, ils vont probablement être très surpris, hein, le jour où ils, va, ils vont voir qu'il fait des politiques ou qu'il agit d'une façon qui va en contradiction avec leurs intérêts ou leurs, leurs, leurs, leurs espoirs, ils vont dire tout d'un coup, ah mais on savait pas qu'il allait être comme ça, oui c'est ça. Ils vont dire ah qu'il soit noir ou blanc, c'est tout pareil. <rire> et puis c'est la vérité. L'honnêteté, ce n'est pas basé sur la couleur. Et la malhonnêteté, c'est pas basé sur la couleur. Et la foi, c'est pas basé sur la couleur. Et le cof, la mécréance, c'est pas basé sur la couleur non plus. Hein. Et au jugement dernier, qu'est-ce qui va te sauver c'est pas ta couleur. Hein. Si tu si es blanc, tu arrives devant Dieu au jugement dernier. Est-ce que tu penses que c'est ça qui va te faire entrer au paradis Non. Et la même chose, si tu es moi, ce n'est pas ça qui va te faire entrer au paradis. Et souvent, les noirs par exemple... À cause du fait que, par exemple, on a subi beaucoup de difficultés dans l'histoire, on a été persécuté par l'esclavage, par d'autres choses. Il y en a qui pensent qu'à cause de ça, ça veut dire que euh, on est privilégié euh, du fait qu'on est plus près de Dieu de ce sens-là. Et c'est vrai, peut-être que les pauvres et les gens qui sont faibles ou les gens qui sont persécutés sont peut-être plus près de Dieu d'une certaine façon. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont euh, automatiquement bien guidés ou qu'ils sont sur la foi. Ou Au contraire, c'est une, une euh, leçon pour eux pour justement être plus sincères envers Dieu, et pour les rapprocher plus de Dieu, c'est pour ça que le Prophète saint a dit que les pauvres vont entrer au paradis 500 ans avant les riches, hein. Parce que donc c'est pour vous donner des, des exemples comme ça, mais pas ça, ça tout seul, c'est pas une preuve que tu es bien guidé, C'est pas parce que tu es, es pauvre et opprimé, automatiquement tu es bien guidé il y en a plein de pauvres et plein de gens qui sont faibles ou opprimés qui sont des égarés hein? et que si j'étais riche, serais beaucoup plus égaré que ceux qui sont riches aujourd'hui donc, euh, donc le shaykh dit donc le shaykh dit ila yatiha meilun anna ila chisbihi, en je voedt als dat de de en de par rapport à ce que je disais tout à l'heure, euh, quand par exemple on, lit par, quand on, on voit par exemple que le, le discours des, des gens qui participent à la démocratie puis aux, aux élections sont, un hypocrite. Regardez le discours et l'attitude des, des partis ou des groupes islamistes, et des soi-disant gens qui appellent à voter, leur attitude même par rapport à l'islam. Quand c'est le temps de, de répondre, par exemple, à une question qui est claire dans la religion musulmane, hein, vous allez voir dans leur forum, quand quelqu'un pose une question dans le forum, par exemple, à un, sur un sujet qui est politiquement, il faut être politi politiquement correct, comme on dit, dans ce sujet-là pour eux. Hein, par rapport à dire, par exemple, est-ce que, euh, comme quelqu'un me donnait comme exemple, est-ce que tu as le droit d'assister à l'enterrement d'un euh, non-musulman Là, c'est une question que ces gens-là ne voudront pas répondre ouvertement et directement et clairement à ce sujet-là, parce qu'il ne faut pas froisser les sentiments des gens qui ne sont pas musulmans. Bien sûr, hein, exactement, mais eux non. Pas de bien sûr que c'est pas permis d'assister aux enterrements d'un quête, mais pour eux ils ne vont jamais dire que ce n'est pas permis, ils vont commencer à philosopher, ou à tourner autour du pot, tout ça pour ne pour pas dire la réponse directement et clairement. Mais, mais euh, pourquoi Parce qu'ils ont des intérêts politiques et autres, donc ça les pousse vers l'hypocrisie, vers le fait de ne pas dire la vérité telle qu'elle est. Le fait de mentir même sur Allah et sur son prophète, alayhi wa sallam juste pour plaire aux gens, ou bien pour les satisfaire, et ça c'est très très très dangereux. hein Et et, et c'est ça ce qu'on voit, l'attitude de ces gens-là, qui utilisent la politique euh, comme un moyen pour arriver à un, un objectif, et en, en particulier à la démocratie, on voit que c'est ça leur attitude. Après le chef dit, «Wa ta'ammal qawlahu min ila hawa wala an, an huda » Donc, il dit, observez maintenant la parole du chef, euh, euh, Imam Abtobari, lorsqu'il dit « sans pencher vers la passion, ni, en, ni euh, de se détourner de la guidance ni », ni de se détourner de la guidance. Regardez les, les élections, il dit, c'est tout ça, du début à la fin, « se pencher et suivre la passion ». C'est-à-dire que chaque parti, il, il penche vers son groupe et son, son parti, Et ils font tout l'effort pour arriver à gagner dans les élections. Euh, et qu'ils font, font tout pour que l'autre parti perde. Et ça, bien entendu, c'est de se défier de la guidance. Parce que, en principe, si tu aimes, si, si tu aimes ton frère, tu veux pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu veux pas que ton frère perde. Et tu veux pas souhaiter ton, le mal pour ton frère. Tu souhaites au contraire le bien pour ton frère mais eux, entre, entre partis, ils ne peuvent pas souhaiter ça les uns pour les autres. autres. C'est comme il y a, en, en Algérie, les, euh, la, avant la là au début quand il y avait les élections, il n'y avait pas juste un parti islamique, il n'y avait pas juste le fils qui se présentait aux élections, il y avait d'autres partis comme le Hamas, avec euh, Mahmoud Nahna qui était, qui était parmi les islamistes aussi, mais lui qui est de plus tendance des Ikhwan, euh, ash'ari hein et qui faisaient partie aussi des islamistes, mais tu voyais parmi eux d'autres tendances, et le fils tu voyais aussi d'autres tendances, un, un mélange de Manhaj de Ikhwan avec une apparence extérieure plus penchée vers la salafie, mais juste en apparence, parce qu'au fond le Manhaj ce n'était pas salafie du tout, hein Exactement, donc c'est pour vous dire, euh, les... il y a un des, des, des soi-disant, de ces gens-là qui ont le, le site, là, aslama.com, C'est un site, justement, soufi, ashari, ikhwani. Et quand tu vas dans une section du de, de site, tu vois qu'il met les, justement, les discours de Mahfoud Nahna. Ce, ce, ce gars-là qui se présente en Asie. Il est mort maintenant. Mais c'est pour te dire. Les... Le, dans ce site-là, il y a l'appel à la, l'adoration des tombes. Et la vénération des saints. Euh, l'appel à faire des, toutes les, le mot, les, les l'appel à participer, ou euh, à la glorification des Ikhwan et de Hassan al-Banna, euh, yani la, la, négation des attributs d'Allah subhanahu la déformation de ses sens, euh, ainsi de suite. Toutes les, toutes les formes d'égarement réunies dans, ce, dans ce, ce, site, et ils ont un forum aussi, et ils font tous leurs effort pour essayer de combattre et de attaquer et de critiquer qui, Les Salafis. Et dans leur fait, tu trouves tout le monde mélangé, bien entendu, mais ils sont tous, ils sont tous divisés et mélangés, mais tous d'accord contre les salafis, hein. Donc, nous, on a tout le monde, hein. Tout le monde est, tous les, quand t'es salafi, tout le monde te frappe de tous les côtés. T'as des, t'as des te frappent par devant, par derrière, par à côté gauche, à droite, dans les deux, dans les deux côtés. Et toi tu es au milieu, non Toi tu au milieu puis tu réponds à tout le monde en même temps. Donc, donc le salafisme, il est comme ça, et c'est pour ça que souvent même les crocs par rapport aux salafis, ils, ils ont de la difficulté, à, à ou bien par rapport aux, aux différents groupes, ils ont de la, différen, de la difficulté à bien euh, situer les salafis, par rapport à, justement à tout. Non mais moi, moi qu'est-ce que je te dis par exemple, étant donné que toi tu viens juste de te convertir à l'islam récemment moi je te conseille à toi et à, à, à tous les frères, même à nous en, en même temps, de commencer par se raffermer dans ta religion. Premièrement, mémorisation et apprentissage de, du Coran et la compréhension. Deuxièmement, apprentissage et mémorisation et compréhension de la sunnah, parce que c'est les deux bases. Ensuite, euh, bien entendu, en même temps que ça, compréhension, apprentissage, étude du Tawshi, qui est la base de l'islam. Ensuite, bien entendu, euh, les principes et les fondements du manhaj, de la sunna, hein, et de l'opposition à la bidah. D'accord Oui, exactement. Donc, c'est toujours, par exemple, selon ton niveau et sa nécessité. Il y a, il y a des gens qui disent, non, il ne faut pas parler de ça du tout. Euh, il ne faut pas parler de ça, en particulier aux, aux, aux Francophones, il ne faut pas leur dire ces choses-là, et, et en réalité c'est dangereux parce que ceux qui, critiquent plus, ceux, qui, ouais, ceux qui critiquent plus et qui attaquent plus l'Islam par rapport à ces questions-là, c'est bien les Français, et si toi tu es musulman et que tu ne connais pas la position de l'Islam vis-à-vis de ces gens-là, et que personne n'explique la position de l'Islam vis-à-vis de ça, c'est qui qui va répondre à notre place C'est les Ikhwan, les Nihant Bida'as, Qui vont dire aux non-musulmans, ouais, well, l'islam c'est la démocratie, l'islam c'est ci, l'islam c'est ça, et, et, et, et les koufars, et les eux, les non-musulmans, ils savent que c'est pas vrai. Et ils réputent ces gens-là. Maintenant, quand ils entendent un salafi qui leur répond et qui leur dit, c'est faux, l'islam c'est pas démocrate, et votre démocratie on n'en veut pas, et c'est faux, et c'est de la bêtise, là ils, sont, là, ils sont, là ils sont tellement surpris et choqués en même temps, ils se disent, mais comment ça se fait? On est en train de faire tous nos efforts pour dire à ces gens-là, vous n'êtes pas des démocrates. Et maintenant, eux, ces gens-là qui sont musulmans, ils sont en train de nous répondre, c'est vrai, on n'est pas démocrate. <rire> et là, ça les énerve en même temps. Parce que, pourquoi ça les énerve Parce que eux, quand ils disent aux autres, vous n'êtes pas des démocrates, c'est pour essayer de les faire devenir démocrates. Tandis que nous, on vient de on leur dit non, on n'est pas démocrate et on ne veut pas être démocrate. Alors là, dans, là ils sont pris dans l'autre position, ils sont obligés d'essayer de dire... Mais non, mais là, c'est pas correct. Il faut pas être contre. Hein? Il, faut, il, faut, il faut revenir. Il faut être pour. Ah vous vous êtes des ça C'est un gros fake radical, et de suite. C'est comme ça qu'ils utilisent. C'est la méthode qu'ils utilisent. Donc, on voit clairement la différence entre la démocratie et les Ashura, as Pas de comparaison possible. Il, il mentionne encore maintenant, à propos de ce deuxième verset, il mentionne les paroles de l'imam Assadi. Encore euh, maintenant, un autre. Euh, de clarification. Le sheikh oui. dit, Il dit, Il dit, C'est-à-dire, ils font leur consultation, ils se consultent un peu dans les questions, dans les affaires, dans les affaires qui nécessitent de la consultation, de l'observation de et de la réflexion. Ok L'imam al-Saadi dit ça. Maintenant, le sheikh clarifie cette parole-là de l'imam, السعدي الذي قلت معنى ذلك أن هناك أمورا لا تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر وهذه يشترك فيها أولو الألباب وغيرهم أما الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر فلا يقوم بها إلا أولو الألباب من أهل الحل والعقد أما غيرهم فلا فاين النظام الانتخابي من الشورى maar de het de en van de die van de regardez bien la parole de l'Imam sadi Qu'est-ce que ça signifie? on et euh, d'observation et de réflexion. Et ça, c'est des choses au sujet desquelles tout le monde a quelque chose en commun, que ce soit des gens qui ont la raison ou euh, qui, qui comprennent les affaires, qui ont la raison ou, ou, ou non. Donc, on, a tout, on est tous capables on et on est tous aptes à les comprendre et à les connaître. Donc, on n'a pas besoin de faire de consultation à ce sujet-là. Toutefois, il y a d'autres questions qui nécessitent de la consultation. Et ces, ces questions-là sont les questions qui nous demandent, euh, ou les sujets qui nous demandent d'avoir de l'observation et de la réflexion. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui, sont, qui seront capables de les établir et de les appliquer sont ceux qui ont euh, « al, euh, ulul alba », c'est-à-dire ceux qui ont le, la, la cervelle, c'est-à-dire qui ont la raison euh, bien développée et qui font partie déjà de « shillul al-akb C'est-à-dire ceux qui nous et qui dénouent, ces gens qui ont, euh, qui ont euh, quelque chose à faire avec les décisions importantes dans la société, dans le gouvernement, dans la politique, dans l'économie et suite. Hein C'est pas n'importe qui. Il y a les Et les autres qui font pas partie de ces gens-là, Ils n'ont rien à voir là-dedans. Et même ici, par exemple, au Québec ou bien euh, à Montréal ou bien ailleurs. Est-ce que c'est tout le monde qui donne son point de vue dans les questions et dans les décisions? Non. Même dans une compagnie. C'est-à-dire que quelqu'un a une entreprise. Par exemple, Bombardier. Pour, pour, euh, disons par exemple Bombardier. Est-ce que, parce qu'il y a un fait qui travaille là-bas. Donc, est-ce que, non, non. Est-ce que, est-ce que quand ils vont faire des grandes décisions importantes qui ont, qui ont rapport avec les dir directions de la compagnie et les choix de, Est-ce qu'ils vont... Ouais, est est qu vont demander à chaque employé qui vient, même le concierge, ils vont venir lui dire, bon, est-ce que tu penses qu'on devrait commencer à investir dans les euh, G64 ou dans les. Euh, J'invente des affaires là, mais c'est juste pour dire, est-ce qu'ils vont demander, est-ce qu'on devrait investir dans les trains ou dans l'aéronautique dans ou dans ci ou dans ça Ils ne vont pas demander ça à n'importe qui, ils vont demander à ceux de la compagnie qui, qui, qui sont. Apte à le faire, alpins qui sont assez élevés dans la compagnie, qui ont une décision, euh, qui ont une opinion, qui va avoir un poids, pas à n'importe qui. Et ça c'est partout et c'est dans tout. Donc c'est la même chose, en particulier pour la, les questions politiques et les grandes questions qui n'ont rapport avec justement le dirigeant. C'est pas n'importe qui qui va avoir son mot à dire là dedans bien entendu. Mais ça c'est dur pour l'orgueil de beaucoup de monde d'entendre des paroles comme ça, parce que c'est comme pour dire comment ça. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous Qu'est-ce qu'ils ont de plus que eux Pourquoi eux ils décident et nous on n'a pas de mot à dire là-dedans Parce que tout le monde veut se mêler de ces affaires-là, veut avoir son mot à dire pour dire mon opinion vaut autant que la tienne et je suis autant important que toi, on est tous égaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein et c'est l'orgueil en fait. Parce que, qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est est -ce est vraiment que ce soit ton opinion qui soit choisie Ou bien l'important c'est que ce soit l'opinion qui soit le meilleur pour tout le monde Hein alors, c'est ça l'important. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pensent Ils pensent juste à dire Ah, ben, s'ils si ne prennent pas mon opinion, alors j'accepterai pas ce qu'ils disent. Et il y en a comme ça des fois. Quand par exemple, euh, même dans des. C'est pas dans des gouvernements, même dans des petits, dans des petits conseils de mosquées. Vous allez voir, il y a tout le monde qui est dans la, dans la mosquée qui veut donner son, son point de vue. Quand il y en a un. Qui donne son point de vue, puis que les autres ne sont pas d'accord avec lui. Ah, c'est fini, je ne travaille plus avec vous, je veux rien savoir, et puis il s'en va. Hein ça dit ça. Et il ça s'en va ouvrir sa propre mosquée. <rire> Parce qu'il n'est oui. pas d'accord. Pas sur des choses de base, de fondement, de. Manhaj, Boussoul, Akida, non. Question. Il y en a une décisions administratives. Hein Donc, imagine. Alors, c'est la même chose parfois pour euh, les questions de. Il y en a une. De politique les gens sont comme ça. Tout le monde, et surtout dans les pays qui ont un, un background de colon, colonisation. Quand les colonisateurs sont partis, ils ont laissé le peuple comme ça. Tout le monde maintenant l'idée, ah ben ça y est, nous on est tous pareils, maintenant on est tous égaux. Eux ils étaient nos colonisateurs, ils avaient le droit de nous dire quoi faire parce que c'était eux dans, euh, nos, nos modèles. Et en particulier que les gens, souvent quand il y a des colons, c'est soit que, soit que Ils ont éliminé, ils ont chassé les, les gens qui étaient au pouvoir auparavant. Quand, quand les colonisateurs se sont installés, ils ont chassé ceux qui étaient au pouvoir auparavant. Ils se sont exilés ou sont partis ailleurs. Ou bien, qu'ils se sont mis alliés avec eux, puis qu'ils sont devenus euh, un peu occidentalisés. Donc, le résultat, c'est quoi Le résultat, c'est que quand les colonisateurs s'en vont, ils n'ont plus de, de, souvent, ils n'ont plus de modèles. Ils n'ont plus quelqu'un vers qui se tourner pour regarder euh, qui va nous donner l'exemple. Et c'est pour ça comme ça devient comme un corps sans, sans tête un peu. <rire> oui, c'est ça. Donc tout le monde se pense égaux et tout le monde se dit, ben écoute, si toi tu es capable d'être au pouvoir, moi je suis autant capable que toi. Puis tu vois, ils essaient de se faire... Non, c'est vrai, ils essaient tous de se faire des coups d'état l'un par-dessus l'autre et de se renverser les uns les autres. Et puis souvent le premier qui réussit, ben, il connaît les trucs, alors il ne laisse pas les autres le prendre une deuxième fois, mais c'est ça, et bien sûr, ça commence toujours par l'armée ces choses-là dans les pays arabes. Que, ça soit, que ce soit en Égypte en Égypte il y avait le roi Farouk, à l'époque des Ikhwan justement, et Jamal Abdel Narsif qui était avec les Ikhwan, il, rentrait, il était dans l'armée. Ils ont fait, euh, des groupes secrets à l'intérieur de l'armée, puis, quand ils ont eu, quand ils se sont sentis prêts, ils ont renversé le roi. En, en Irak, le parti de Saddam Hussein, ils ont renversé le roi qui était là avant. Euh, en Syrie, la même, chose. en Syrie, non, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais en France, bon, en France, pas besoin de mentionner, tout le monde sait ça. Euh, en, en, Libye, en Libye, Gaddafi, la même chose. Euh, en tout cas, juste pour dire que toutes ces affaires-là, c'était des militaires qui ont pris le pouvoir, bon bien entendu. Une fois il non. Ça a tout, ça, y, a, y a quelques pays où il n'y a pas eu ce genre de choses-là, comme en Jordanie, en Arabie Saoudite, disons, il n'y a pas eu de coup d'état euh, là-bas, des militaires et tout, qu'Allah ne, ne en préserve. Euh, Le dirigeant, c'est pas important le titre qu'il a, qu'on l'appelle roi ou président ou khalifa ou quoi, c'est pas tant important. L'important c'est que c'est lui le dirigeant, celui qui est au pouvoir, et c'est lui qui doit être et écouté dans le bien. Et l'idée que l'idée que si c'est une monarchie, c'est pas permis dans l'islam, que c'est contraire à l'islam, tout ça c'est des c'est des mensonges. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est pas c'est pas Ce n'est pas que s'il y a une monarchie ou s'il y a quelqu'un qui donne le pouvoir à par exemple son frère ou à son, à son fils, que ça veut dire qu'on n'a plus le droit de l'obéir. C'est ça que les Irouanes disent. disent, ah non la monarchie c'est contraire à l'islam, on ne peut pas suivre ça, il faut être démocrate. Pourquoi Parce que c'est eux qui veulent le pouvoir, tu comprends Mais Mais à la base, si quelqu'un est au pouvoir, peu importe que ce soit, son, le, le, que ce soit qu a, que son père qui a donné le pouvoir, ou autre, si c'est lui qui a le, qui, qui a le pouvoir, c'est lui qui doit être obéi, même si c'est pas le meilleur d'entre nous, parce que le professeur Hassan nous avait dit qu'il allait y avoir des dirigeants injustes, qu'il allait y avoir des dirigeants qui vont euh, se donner des privilèges, et ainsi de suite, et même qu'il a même il y a un hadith, Oui, chez les musulmans. Puis il y a un, même un hadith très très clair là-dessus qui dit qu'il va y avoir le khilafa pendant 30 années. Puis qu'après il va y avoir, euh, des, un euh, khilafa, euh, khilafa. pendant 30 années. Après qu'il y allait y avoir des rois, hein, Puis qu'à la fin des temps ça va revenir, euh, khilafa à la menhade du nouveau. Il y a un hadith qui, qui ça spécifiquement et clairement. Puis il va y en avoir une époque où ça va être des rois qui vont diriger. Donc, il y a, le prophète sallallahu alaihi wa sallam n'a pas dit ça, c'est interdit. Hein. Et le premier roi dans l'islam, c'est qui? C'est un des grands sahaba. Hein. Oui, Muawiyah. Ibn, Ibn, Ibn Abi Sufyan. C'est le premier roi de l'islam. Hein, comme on l'appelle. Et, et, le prophète sallallahu alaihi wa sallam, euh, y'a, yani, euh, y'a, yani, C'était celui qui écrivait la révélation pour le prophète. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est juste pour dire que cette idée-là que l'islam est contre la monarchie, contre la dictature, contre ça, c'est vrai que s'il si y a de l'injustice, l'islam est contre l'injustice. Mais la façon de régler l'injustice, c'est pas de faire des injustices pour répondre. La façon de régler l'injustice, c'est de suivre la sunna et d'obéir au prophète et d'obéir à Allah, c'est un cas. C'est ça que ces gens-là ne veulent pas comprendre. Et ils disent, ah vous, vous, travaillez pour les dirigeants, vous êtes des esclaves des dirigeants, et ils pensent que quand on dit ça aux gens, d'obéir aux dirigeants quand ils sont injustes, ils pensent qu'on fait ça pour plaire aux dirigeants. Alors que nous, on ne fait pas ça pour plaire aux dirigeants, on fait ça pour obéir à Allah et son messager, parce que c'est eux qui nous ont dit de faire ça. Pourquoi quand on dit ça, vous dites par exemple, euh, ou bien ceux qui disent ça, ils disent, ah mais vous, vous essayez de dire, ah vous voulez être obéissant aux dirigeants, vous voulez soumettre aux dirigeants. Non, si le prophète Fawassam avait dit autre chose, on aurait, pas, on aurait dit autre chose. Mais le prophète Fawassam, il nous a dit, si vous voyez un dirigeant qui fait de l'injustice, et qui vous frappe votre dos, qui vous prend vos biens, hein, vous ne devez pas les combattre, même s'ils si font de l'injustice. Et après, les sahabas ont dit, oh, messager d'allah est-ce qu'on ne doit pas les combattre s'ils font de l'injustice comme ça et tout, tout Le prophète Il confirme, il dit non, vous ne devez pas les combattre, tant qu'ils font la salade. Et dans, un, et dans un autre hadith, il dit vous ne devez pas les combattre jusqu'à ce que vous voyez un, un coup clair au sujet duquel vous avez une preuve venant d'Allah qui est évidente. Donc ça veut dire, il n'y a, a pas de place pour nous pour commencer à utiliser nos, notre logique ou notre raison là-dedans, les choses sont claires et expliquées. Oui mais là c'est pas Non la, que... la question là c'est que maintenant si tu parles des, des nous on parle des pays musulmans et des dirigeants musulmans Mais quand on va dans des pays non musulmans là qu'est ce qui rentre en ligne de compte ici par rapport aux dirigeants non musulmans C'est notre entente qu'on a pris avec eux en rentrant dans leur terrain, dans leur territoire. C'est du moment que toi tu es rentré chez eux avec une entente et que tu as signé un contrat ou un visa que tu vas respecter et que tu vas pas leur transgresser dans leur vie, dans leur bien, dans leur, euh, dans leur personne, que tu vas pas être malhonnête ou tricher ou mentir ou voler, dans ce cas-là, tu es obligé de respecter cette entente-là, parce que tu as pris cette entente avec eux, et celui qui qui manque à son entente et qui trahit son entente, c'est comme s'il a trahi Allah et son messager, sallallahu Et le prophète sallallahu sallam a dit, celui parmi les musulmans qui tue un non musulman avec lequel il y a une entente de paix, ou un pacte entre eux, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc ça c'est pour te dire à quel point c'est grave et c'est dangereux. Non seulement il trahit sa parole à lui, mais il trahit l'Islam et les musulmans. Hein et Allah et son messager pourquoi Parce qu'il fait paraître par la suite tous les musulmans comme étant des traîtres, et des gens malhonnêtes, et des gens injustes, et des gens Et des gens euh, hypocrites. Et ça, c'est une trahison donc pour l'islam et les musulmans. Et ça, ça s'appelle en, en arabe Al-Ghadar. Al-Ghadar. Et Al-Ghadir, c'est justement ces gens-là qui font ces genres d'activités-là. Et il y en a plein de gens qui appellent à ça, justement, parmi les Khawarijs qui suivent les tendances de Bin Laden et déjà de ces euh, mouvances-là, qui font partie des Khawarijs, des sectes déviées de l'islam. Et justement, en France, il y en a beaucoup en Belgique et ailleurs, tu fais donc, et donc je t'avertis en même temps par rapport à ces, à ces gens-là, parce que c'est sûr qu'un jour ou l'autre tu vas les rencontrer, ben on les appelle des Chawarich, mais eux ils vont pas se dire Chawarich bien entendu, ils ne vont pas venir te dire je suis une secte, je m'appelle hein. mais tu vas les reconnaître par leur discours, ils se concentrent juste sur les dirigeants, et ils parlent juste de ça, et ils disent qu'ils sont des mécréants et qu'il faut les combattre et Mais le prophète sallallahu alayhi wa il a dit qu'il y a des dirigeants plus tard qui vont venir ils ne vont pas être sur ma sunnah, Et ils ne vont pas suivre ma guidance. Tu vas voir en eux du bien et du mal. Des choses que tu vas aimer, des choses que tu ne vas pas aimer. Oui, mais un musulman, il y en a, qui sont, y en a des. C'est vrai, en principe, un musulman, il est supposé d'être un bon musulman, de craindre Allah, d'obéir et de s'éloigner des péchés comme il y a des musulmans qui ne sont pas dirigeants, qui sont des musulmans comme nous, ordinaires, on va prier, on va jeûner, puis on fait des péchés en dehors de ça. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus musulman à cause des péchés non. Ben pour les non. Pour les les gens qui suivent cette secte de la tendance des Khawarij, du moment que tu fais un grand péché, tu es un mécréant automatiquement, et ils disent ton sang et tes biens sont licites. Ils vont, ils vont te dire non, ça y est, si ces dirigeants-là ils ont fait un, un grand péché ils vont être des mécréants et donc c'est permis de les combattre, ou de les tuer, ou de les situer. Bien sûr que ce pas vraiment ça, et puis euh, ils ont beaucoup de Shuburhat, on n'a pas le temps d'en parler, mais on a des cours là-dessus, si tu veux Inch'Allah les écouter, c'est qu'on expliquait justement que ce n'est pas, dans, pas tout, dans tous les sujets qu'on a besoin de faire une, une consultation, il y a des sujets qui demandent Un niveau de compréhension plus élevé et un autre sujet, un des sujet desquels tout le monde est capable de comprendre parce que tout le monde en a ces choses-là en commun. Rabdouin s'arrestit char de consultation, mais dans certaines choses, oui, il faut des gens spécifiques qui ont un niveau de compréhension plus élevé et c'est eux qu'on va prendre pour, euh, pour le conseil. Ce, ce sont ceux qu'on qu désigne par le terme en arabe, Ahlou Shelly ceux qui, qui nouent et qui dénouent, qui ont un, une, un mot à dire dans les choses importantes de l'Islam et de la religion. Donc le shaykh il dit, euh, comment on peut comparer euh, le système démocratique avec la Shura dans ce sujet-là Donc le shaykh il dit, est-ce que le prophète alayhi wa sallam, prenait le, le, le, la Shura, prenait le, la consultation des hypocrites et des ignorants à son époque dans les choses qui sont importantes Ou dans les choses au sujet desquelles il y a, euh, il y a un, un bien qui est relié à la religion ou à la dunya, ou bien est-ce qu'il prenait uniquement comme euh, conseil euh, ou comme conseiller ou con, con, comme personne pour aller, se con, pour aller consulter euh, les gens qui ont parmi les gens qui ont une compréhension, les gens qui ont euh, une, une raison, qui sont posés, euh, qui ont euh, il y a une un niveau de compréhension, un niveau intellectuel et ainsi de suite. Bien entendu, le shaykh il dit, bien entendu, il prenait des gens qui sont bien guidés, qui, sont, qui suivent la foi, qui, la religion et la compréhension, et il ne prenait pas les hypocrites et les ignorants comme pour, consul, pour les consulter. Le cheikh il dit, « Fa in kultum kana yastashirul munafiqi wa mannaha'um manha'hum faqad وإن قلتم لم يكن يستشيرهم ردتم على أنفسكم في جعلكم الانتخابات البتاعية كشورا لأن الانتخابات كما تقدم معناها استفاء الشعب بعجره وبجره وبجريه ب ب بعجريه Le cheikh il dit que si vous dites que le professeur Al-Sallam prenait comme, conseil, comme, conseiller, comme conseiller les hypocrites, et ceux qui suivent cette tendance, alors vous avez menti. Et si vous dites non, il ne prenait pas les hypocrites, dans ce cas-là, vous vous êtes réfuté vous-même en disant que les élections qui sont une innovation dans par rapport à l'islam euh, sont comparables à, au système de Shura dans l'islam. C'est sûr que... Vous vous êtes réfuté et contredit à ce sujet-là si vous dites qu'ils ne prenait pas les hypocrites comme conseillers. Car les élections, c'est de demander au peuple de décider qui va être le dirigeant, et ainsi de suite. ya al wa la ma إذ, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وتذكروا قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون البقره يا قوم هذه تفاسير السلف في هاتين الايتين فاين وجه استدلالكم منها على جواز الانتخابات إن كنتم تعقلون أأنتم أعلم أم السلف قال ابن القيم رحمه الله إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين إما أن يكون خطأ في نفسه وإما أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ ولا شك أو لا يشك عاقل <lachtu> bil min Le主at, il est oula bil ghalat wal khata' min qawl as-salaf. Lesh n'expliquer maintenant il dit Euh donc quest Allah pour vous qui appelez à, aux élections et n'essayez pas de tomber le coup des textes hein, du Coran et de la Sunna pour les faire rentrer en accord avec ce que vous souhaitez ou euh, en accord avec vos passions et souvenez-vous du verset 17 et 18 dans surat Qaf Allah subhanahu wa ta'ala il dit Et lorsque les anges qui sont à droite et à gauche prennent, note, hein, prennent les notes, hein, ils sont assis à droite et à gauche de nous, et ils écrivent tout ce qui, tout ce qui sort de notre bouche, il n'y a pas une, paro une parole qui sort, excepté qu'il y en a un, un de ces anges-là qui est assis et qui est prêt et qui écoute tout attentivement ce qu'on dit. Hein, et qui écrit tout ça. Donc, faites attention et créez Allah parce que tout ce que vous dites, ça va être enregistré contre vous. Et aujourd'hui, euh, on remarque que, comme, Cheikh, euh, je ne me rappelle plus si c'est cher al-Fawzan, ou cher Insémine euh, qui disait ça dans une cassette, mais il dit, c'est incroyable le, le, la situation de, de, des fils d'Adam aujourd'hui, des êtres humains. C'est que non seulement les anges nous enregistrent et écrivent tout ce qu'on dit et ce qu'on qu qu fait, Mais en plus de ça, on a maintenant des enregistreuses et des trucs, des caméras pour enregistrer. Par dessus, qu'est-ce que les gens enregistrent Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on fait hein Donc c'est encore payé. Et il y en a qui il y en a qui euh, font très très attention. Euh, qu'est-ce qu'ils disent Et qu'est-ce qu'ils euh, qu'est-ce qu'ils disent Et qu'est-ce qu'ils font devant, devant, des, des, euh, devant des caméras ou devant des devant des caméras ou bien devant des des, des enregistreuses Mais quand ils sont à, en dehors de ça, soit par exemple en train de parler à la maison ou devant leurs amis ou autres, ils oublient que même s'il n'y a pas de caméra, même s'il n'y a pas d'enregistreuse, rien, Allah, il les il enregistre, et les anges enregistrent leurs paroles et, en, et, et enregistrent leurs actions, et qu'au jugement dernier, ils vont avoir ça devant eux. Donc ça veut dire, pourquoi vous, vous craignez euh, de, de, de, de ces caméras Alors que qu'est-ce qui vous attend au jugement dernier si vous euh, faites des choses même s'il n'y a pas de caméra bien, mais sachez que Allah, il le sait et il l'a enregistré et que vous allez le voir. Hein? Donc c'est ça l'attitude des musulmans aujourd'hui non, il faut, il faut avoir une belle image à la télé. Ouais, mais c'est juste à la télé. Mais en dehors de la télé, c'est pas grave. Ils il pensent que les coufats, l'image qu'ils ont des musulmans, c'est juste par rapport à qu ce qu'on montre à la télé. Mais c'est faux. Et en plus, le danger dans tes paroles et dans tes actions, c'est pas seulement quand c'est enregistré par une caméra. Qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais quand tu montres ça aux gens dans, dans, en, en, en privé Tu vois comme par exemple, tu as posé des questions sur l'islam à quelqu'un en, en privé. On te dit des choses n'importe quoi. Et puis quand il te parle en public, à la télévision, il dit n'importe quoi. En privé, peut-être il va dire la vérité sur l'islam. Ça c'est les gens qui disent, tu lui poses des questions en privé, il va peut-être te dire la vérité sur l'islam. Mais quand ils sont devant la caméra, Une autre euh, islam apparaît. C'est comme si c'est une autre euh, réalité. Ils ne vont pas dire la réalité de qu ce que Dieu dit dans ces que certaines questions. Parce qu'ils ne veulent pas, euh, soi-disant, Être, être choqué ou choqués bah choquer les autres, mais dans le sens que en réalité il y a rien de choquant par rapport à la vérité. C'est juste que ils savent que les coufards n'aiment pas la vérité et donc pour faire en sorte que les coufards, euh, y a, ne soient pas choqués de la vérité, ils, ils défendent la vérité pour plaire aux coufards. Et ça c'est dangereux et c'est grave. Hein? Non. Oui. Ben oui c'est ça. Donc quand tu quand tu lui parles en privé comme ça, face à face, tu lui demandes euh, qu'est-ce que est-ce que les il y a est-ce que quest que Allah subhanahu wa taala a dit au sujet euh, des gens qui font par exemple l'adultère la, ou qui font la fornication ou qui font ces choses-là ou c'est quoi la punition dans l'islam pour celui qui vole Là tu vas lui voir qui va répondre, il dit la vérité. S'il si est devant les médias, on lui demande par exemple comme euh, certains comme Tariq Ramadan ou d'autres. Euh, est-ce que dans l'islam il y a la lapidation pour le, la personne qui, qui fait l'adultère? Euh, il dit, oh, moi je, je suis contre, je dis que ça, ça, c'est pas applicable, puis, euh, je dis qu'il faut faire un moratoire, et euh, y'a un lit, ainsi de suite. un lit, il commence à tourner en rond, et tout, et tout, et tout, hein. Sauf que, sauf que le père à, son sujet, à ce gars-là, sallallahu alayhi wa c'est qu'il le dit pas juste en, pu en, en, en public devant la caméra, il le dit même en privé, il le répète même ce mensonge-là, il le dit même quand il est seul avec des musulmans, c'est parce qu'il croit en son mensonge, c'est grave C'est ça. Donc euh, ça c'est juste un exemple. Donc euh, euh, par rapport à ça, donc le lui dit faites attention et craignez Allah, et après il dit et craignez le jour où vous allez être ramené à Allah Et, euh, et, sachez que, euh, chaque âme sera rétribuée pour qu'est-ce qu'elle a acquis, et nul ne sera lésé, par quoi que ce soit. Et il dit, oh, euh, attendez, il dit, oh, vous les, les, les gens qui appelaient à la démocratie, à les élections, voici l'interprétation des salafs de ces deux versets qu'on a mentionnés pour vous qui parlent de la Shura. Alors, comment vous c'est quoi vos arguments ou votre preuve dans ces interprétations-là, par rapport au fait que vous dites que c'est permis de participer aux élections, si vous utilisez vraiment votre, votre raison et votre bon sens Est-ce que vous comprenez mieux ou vous savez mieux, ou bien les salaf Est-ce que vous pensez que vous comprenez mieux l'islam, ou les salaf Après, le chef il dit, regardez ce qu'il dit l'imam ibn al-Qayyim al-Jawziya. L'imam ibn al-Qayyim al-Jawziya, il dit... D'inventer une parole dans l'interprétation du Coran qui est en contradiction avec les paroles des salafs et des imams de tafsir, ça implique deux choses. La première chose, ça implique que soit que ta parole est une erreur en soi-même, ou soit que les paroles des salafs sont une erreur. Et bien entendu, toute personne qui a la raison sait très bien que. C'est ces gens-là qui méritent plus d'être traités d'être dans l'erreur que la parole des salafs. Donc, si par exemple, <coughs> quelqu'un interprète le Coran et explique le Coran, et que les salafs ont parlé de ces versets-là et ont, les ont clarifiés auparavant, tu n'as pas le droit d'inventer ou d'amener quelque chose qui va venir en contradiction avec la parole des salafs au sujet de ces versets-là. Donc, si par exemple, les salafs, les imams parmi les sahaba et les tabi'ines, ont parlé d'un verset, ils l'ont clarifié comme il faut, hein, et que les imams de Tafsir ont tous mentionné exactement la même chose au, au, au sujet d'un verset, toi aujourd'hui, en, en, en, en 2008, ou avant ou après, peu importe, tu ne peux pas venir avec une interprétation qui contredit l'interprétation que les imams des salaf ont ramenée au, auparavant et qu'ils étaient tous d'accord dessus. Tu peux Quelqu'un peut donner un Tafsir. Euh, qui va, dis, disons, rajouter de la clarté ou clarifier le verset que, et ça va dans le même sens que la parole des salaf. Mais tu peux pas ramener quelque chose qui contredit l'explication le, le, des salaf. Et c'est pour ça, dernièrement justement, je lisais il y a un verset qui dit dans le Coran, le verset 34 dans Surat An-Nisa, qui dit que les hommes ont autorité sur les femmes. Euh, à cause de la précédence que a, don qu a, a donné, la préférence que Allah a donnée sur eux par rapport à elle, et à cause de du bien, des biens qu'ils dépensent pour elle, et ainsi de suite. Et ensuite, à la fin, il y, euh, y a la mention du fait que euh, si tu trouves euh, une femme qui est désobéissante, alors donnez leur l'exhortation, et ainsi de suite. Et à la fin, il y a Wadri euh, et frappez-les à la fin. Et ben le verbe Wadri Il y en a qui ont essayé de l'interpréter d'une façon, subhanallah, ils sont retournés à euh, des dictionnaires modernes, et puis ils ont sorti des dizaines de, de significations pour le verbe d'araba, des, des, des, des significations qui sont toutes différentes les unes les autres, et puis ils donnent des, des exemples, par exemple le verbe d'araba, Alors s.a. a dit par exemple, ou en voulant dire voyager et ainsi de suite, ou euh, partir sur la terre etc. donc ils disent ah oh ben d'Arabah ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire ça, oui c'est vrai, selon le contexte, un mot peut avoir plusieurs significations, sauf que dans ce contexte-là précisément, tous les et tous les imams de tafsir, nous ont tous dit la même chose, il n'y a pas de contradiction entre eux à ce sujet-là, donc tu ne peux pas toi aujourd'hui venir en 2008 puis ramener un tafsir qui est contraire à leur tafsir, et la même chose pour la, et la même chose pour le tafsir, pour le tafsir de la Shura. Tous les imams sont tous d'accord, depuis le temps du professeur Ausseram jusqu'à aujourd'hui, sur la signification de la shura, et comment l'appliquer. Donc, toi, tu peux pas venir maintenant aujourd'hui au 20ème siècle, et tu te dis, c'est la démocratie. Ça, c'est comme si tu essaies de dire, bon, tout ce que les salafs ont dit auparavant, c'était pas, euh, c'était pas correct, ou eh bien il, il leur manquait une compréhension, là, ça y est, maintenant, tu viens compléter l'islam. Ah, oublie Euh, l'islam, est complété, déjà, comme on l'avait expliqué dans d'autres cours. Donc, C'est soit que toi tu es dans l'erreur the et c'est pas la réalité, ou bien soit que les salaf sont dans les bien entendu. Ça c'est pas la vérité. Donc le chef dit Poultu, n'aim. la la, KAMMA UMUR FA FA ILA AHLIHA MIN Donc le chef dit que quelqu'un euh, demander le conseil de ses enfants, une question familiale, une question qui a rapport avec la famille, Il a des choses pareilles. Mais, en ce question rapport à ces choses -là? Ça, ça revient aux gens spécial, spécialisés dans le domaine, qui ont une aptitude, une capacité de le faire Et ça, ça me fait penser justement aux arguments que, que les Irkwan justement donnent quand ils veulent parler du fait que la femme dans l'islam, elle est égale à l'homme dans tout, puis que même dans la politique, elle a le droit de donner son point de vue, elle a le droit de euh, donner euh, par exemple, de voter, et ainsi de suite. Et euh, ils disent, ils donnent par exemple, j'en entendais en, en entenda un justement qui donnait ça comme exemple, euh, Allah même dans l'allaitement. Même dans l'allaitement, Allah il parle dans le Quran, et il dit que dans le couple, il doit se consulter à ce sujet de l'allaitement, dans le couple, pour savoir, euh, si, euh, ils veulent allaiter, ainsi de suite. Euh, C'est ça le verset. Oui. Et si après s'être consultés, tous deux, tombent d'accord pour décider le sevrage, nul griffe alors leur, euh, nul grief à leur faire. Donc, ils prennent ça, ils prennent ce verset-là, puis ils disent, regardez, même dans les questions comme ça, euh, il faut même se consulter dans les questions comme ça dans la famille. Et donc, ça prouve qu'il a pas, euh, l'homme n'a pas l'autorité absolue, il doit consulter sa femme. Et ils essaient d'interpréter ça de cette façon-là, alors que ça n'a rien à voir. Déjà, le fait qu'il doit consulter dans ces affaires-là, ça prouve que la, la, la, la consultation, c'est pas dans n'importe quelle question. Et, il y a une différence entre les questions d'état, de choisir le dirigeant, et d'allaiter euh, l'allaitement. Donc, de comparer ces deux affaires-là, déjà, il n'y a pas de comparaison. Puis deuxièmement, même si tu vas consulter, un mari va consulter sa femme ou ses enfants dans un sujet quelconque, est-ce que ça veut dire que si ses enfants ou sa femme lui disent « oh ben, je pense qu'on devrait choisir ça », qu'il est obligé de prendre le conseil ou de suivre la, la, la, la, le point de vue de sa femme Bien sûr que non. Il peut être d'accord parfois avec l'opinion ou le point de vue de sa femme, mais parfois aussi il peut trouver qu'ils ont tort et puis décider de prendre une autre décision. Et donc euh, de comparer ça justement avec la consultation, ça c'est euh, yeah, de comparer la consultation avec la démocratie et tout. Donc ça bien entendu c'est une déviation, une déformation de la réalité. Ça peut, ça peut être, c'est parce que tu dois comprendre que, c'est vrai que, c'est vrai que, l'allaitement, ça concerne elle parce que, elle, c'est elle qui va allaiter l'enfant. Toutefois, l'enfant, c'est, dans l'islam, l'enfant, c'est l'enfant du père, avant tout. Hein. Puis, quand on appelle l'enfant, on l'appelle par le, on l'appelle par le nom du, père. Du, du, du père hein. Et, et donc, c'est le père qui décide, pour son enfant. Et non pas la mère. Et ça, c'est clair dans le verset. Mais bon. ان شاء الله <تكلم> أنا أرضى على هذا، تفضل ده صح. لذلك واسمح لي الله سبحانه وتعالى وبحمدك شهد الله إلى عين أنت استغفر واتوب إليه واترك الله فيك وجزاكم الله